À tous et à tous, 20h très précise, votre rendez-vous hebdomadaire avec Galaxy Live. Ce soir, c'est Python, le projet Python qui est composé de trois Russes, justement. Plus d'informations directement sur le forum de Galaxy, forum.galaxyfm.com, rubrique bien sûr Galaxy Live, où vous pouvez voir aussi déjà le tracklisting de cette émission, de ce mix en tout cas, qui se prolonge jusqu'à 21h. Python, tout de suite dans Galaxy Live. <rires> À partir de 20h, Galaxy, Galaxy Live, les meilleurs de la scène électronique en live sur Galaxy. Galaxy Live. Avec l'instant le mix de Python, nos invités ce sont des rues, s e r v e s Tu te rends compte? Incroyable,、eh, c'est terrible, ça quand même. Oui, c'est vrai. Bon, si les gens ont apprécié le set, et、eh、bien ils peuvent le retrouver d'ores et déjà le track listing sur le forum de Galaxy, forum.galaxyfm.com. Vous allez aussi.、Oh